Et de trop te coller quand tu danses. Et attention, si tu trouves un mec bien, t'évites de le tutoyer et puis tu le te surveilles. Tertio, tu t'allonges pas tout de suite.